Quelle est la récompense pour se rendre à la mosquée Le messager de Dieu a dit, quiconque va à la mosquée ou part, Dieu a préparé pour lui un descendant du ciel chaque fois que demain ou va.